Unité 7, Projet, exercice 5. Écoutez, l'économiste Esther d u f l o va faire une conférence dans une université. Une professeure la présente. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être venus nombreux à cette rencontre. Il faut dire que notre rencontre de ce soir est exceptionnelle. J'ai en effet le plaisir de vous présenter Mme Esther d u f l o économiste, professeure au MIT, le célèbre Massachusetts Institute of Technology, et qui est aussi membre d'un groupe qui conseille le président Barack Obama. Mme d u f l o est née à Paris. Très jeune, elle s'intéresse à la fois à l'histoire et à l'économie, et en particulier au x problème s de la pauvreté dans le monde. Elle fait ses études supérieures à Paris. Puis elle part faire son doctorat au MIT, où elle est aujourd'hui professeure. Les travaux de Mme Duflot sur la réduction de la pauvreté dans le monde sont connus de tous les économistes. Et elle a reçu en 2005 le prix du meilleur économiste de France. C'est de ce sujet très important, très grave, qu'elle va nous parler. Voilà. Je remercie Madame Duflot d'avoir accepté notre invitation et je lui laisse la parole.